El Kami M L'albi Composite De quoi demain sera fait De là la l'autorité sera ferme Les démons s'affèrent en enfer et le paradis s'enferme De quoi demain sera fait De destins qui diffèrent De passer contre Mal De 4 saisons hivernales Demain sera fait de la. Sera ferme, les démons s'affairent en enfer Et le paradis se referme, de quoi demain sera fait De destin qui diffère de quoi c'est qu'on digère mal De quatre saisons hivernales Je vagabond des plus mes sus Et je plane sans elle seule, quand j'ai le seum Et le cœur autour de zéro degrés celsius Que le ciel m'excuse, de dire de ma vie qu'elle est chienne De ne pas avoir su la conserver saine Depuis qu'elle fait les siennes, de menacer ma santé Pour voir s'absenter mes appréhensions Et freiner ma tristesse dans son ascension Donc éloigné du sommet, j'ai déjà plus de rêves Que d'heures de sommeil, et je m'endors quand le soleil. Aujourd'hui l'avenir je l'imagine comme mes vins sans à ne pas en revenir Et à vrai dire des millions j'en veux mille Ne plus ramasser mes espoirs à la petite cuillère Et ce que me réserve demain je souhaite de ne pas l'avoir vécu De quoi demain sera fait De là, l'autorité sera ferme Les démons s'affairent en enfer et le paradis se referme De quoi demain sera fait De destin qui diffère De passer qu'on digère mal, de quatre saisons hivernales Demain sera fait De là, l'autorité sera ferme Les démons s'affairent en enfer et le paradis se referme sera fait de destins qui diffèrent De quoi c'est qu'on digère mal, de quatre saisons hivernales On avance les yeux sur des terrains arides Et reste croyant à vie, est au créateur et ce quoi qu'il arrive Prétends pas pouvoir tirer les cartes, tirer les câbles Et en récap' tu sais pas quand tu pars pour rejoindre l'autre rire Ivresse, mentale ou physique, neuronal déficit joint dizaine pour attiser le cycle Ivresse, peu feu de réussite Là où tu résides, soit t'es un battant, tu luttes, soit tu te résignes Mais les pas sur les moyens pour éviter la dune Changez la tente du moindre atome, mais écoutez la tête Dieu miséricordieux veille sur nous et nous préserve. De quoi demain ça fait De là, l'autorité horde ferme les démons s'affairent en enfer et le paradis se ferme. Demain sera fait, de destins qui diffèrent, de passé qu'on digère mal, de quatre saisons hivernales. Demain sera fait, de là l'autorité sera ferme, les démons s'affairent en enfer et le paradis se referme. De quoi demain sera fait, de destins qui diffèrent, de passé qu'on digère mal, de quatre saisons hivernales. Une méthode de quelques incidents, incidents aussi durs, remède assez tout pour ceux C'est qui trouvent la vie si dure. Routine encerclée par les faits divers, on fait diversion, mais la stalkers sont tous faits divers, libres. Prisonné sur ces terres, on assume ses torts. Refuse même un défunt sur ces terres. Les larmes alimentent mon récit. Le temps résiste. Sans divergence, la vision se récisse. Il marque la rébellion à coups de missiles scud, mille excuses, mais la paix entre nous est vite exclue. Aucune échappatoire. Tous la corde de chanvre. Vision pathétique d'une situation encore, encore indécente. indécente.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 de quoi c'est qu'on mal, de quatre saisons hivernales Demain sera fait, de larmes, l'autorité sera ferme Les démons s'affairent en enfer et le paradis se referme De quoi demain sera fait, de destins qui diffèrent De quoi c'est qu'on digère mal, de quatre saisons hivernales